À ton football chaque dimanche, je te le demande, pourquoi, pourquoi ne veux-tu jamais m'emmener avec toi? Qui sait, qui sait si tu es le supporter de ton équipe ou si ailleurs ce jour-là tu te dissipes? Je me demande, qui sait, qui sait si tu mens ou si tu dis la vérité? Tu... Et vraiment un champion qui prend son passant, mon cœur pour un gros ballon. Et si tu dois continuer, sans y rien changer. Je vais chez maman en retournée. Pourquoi? Pourquoi Quand tu regardes la télé et c'est très rare. Il n'y a que le football qui t'accapare. Je te le demande. Pourquoi Pourquoi Ne me parles-tu jamais dans ces cas-là? Voilà pourquoi l'autre nuit, rêve en pénalty, tu m'as fait tomber du lit. Et si tu dois continuer sans y rien changer, je vais chez maman au retourner. Pourquoi, pourquoi n'y a-t-il que le football qui t'intéresse? Les coups de pied à mes caresses, je te le demande Pourquoi quoi, pour quoi. Oh, oh, l'amour, il n'y a pas de championnat. Oh, oh, l'amour, il n'y a pas de championnat.